J'ai juste voulu prendre le mic, qui s'appelle Mohamed Souma, qui est un frère de Versailles et qui a fait la Jira dans la ville de Bel Abbas Ce frère essaie de contacter Naam il s'appelle Mohamed Soumar et ce frère ne cesse donc de parler avec les sœurs voilà de parler avec les sœurs via internet, via Facebook parfois il change de pseudo récemment il s'appelait Abu Moha quelque chose sur Facebook et notamment ils disent les sœurs reconvertis. Il essaie de faire venir ici et une fois qu'il fait ce qu'il a à faire, il les jette ou, ou autre. Ça dépend, ça dépend le contrat, le CDD qu'il leur donne. Certaines c'est quelques jours, certaines c'est quelques semaines, d'autres quelques mois. Alakolihal, c'est un frère qui est soit malade, soit qui est conscient de ce qu'il fait et c'est très grave. Naam, Cheikh n'a pas tort quand il appelle Facebook beaucoup. Mais, à part cela, à part cela, donc après avoir mis en garde contre lui, donc avertissez les sœurs que vous connaissez. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention. Chasseurs de reconvertis. Il y a des fois d'autres sœurs qui ne sont pas reconverties, mais ils visent essentiellement les reconvertis. Pourquoi? Car elles n'ont souvent pas de wali. Ou alors le Wali c'est quelqu'un qui va essayer juste de la caser rapidement et qui ne va pas faire son travail jusqu'au bout. Ou alors parfois il est trompé par ce frère car par ailleurs il donne des apparences d'être Masha'Allah, etc. Et donc je voulais aussi avertir les sœurs de ne pas parler avec les frères, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, en étant aveuglé Car tout le monde est Allah sur Internet, on est tous Allah. On sait tous dire, Allah qu'Allah Rasul Personne ne montre sa vraie nature. Et la vraie nature est mise au, au goût du jour à un certain moment. Et via Internet, tout le monde est Machallah. Au point où on a eu des sœurs qui ont demandé de divorce car elles ont parlé avec d'autres frères sur Internet et le frère a paru Machallah et après ça devient mon mari. Il n'est pas assez bien. Donc, euh, alors que contrairement à son frère qu'elle a connu, il peut pratiquer une certaine science, etc. Parce qu'ici, deux, trois hadiths. Peut-être qu'il va citer 2-3 mots en arabe. Et donc après, au point où là, certaines sœurs veulent divorcer de leur mari en disant qu'il est négligent, lui il ne fait qu'aller qu travailler pour payer le loyer, pour payer ceci, cela. Alors que ce frère avec qui elle parle, elle le voit comme étant machinata au niveau de la science, etc. Donc elle avancera mieux avec lui. Et tout ça, c'est des foutaises. Comme j'ai dit sur Twitter, la personne qui veut vraiment le faire il ne va pas venir par les fenêtres des, pri des privés Les fenêtres des PV, mais va venir directement par la porte de la maison et venir à votre wali. Il ne va, va pas passer par la fenêtre des privés ou même la fenêtre de la maison. Et une autre chose que je voulais dire, cher, avant de vous laisser la parole pour donner une meilleure naséha que ce que je peux faire, c'est, c'est également de ne pas accepter les mariages uniquement C'est-à-dire qu'il ne sera que le talbé de Akh Sharaï, car parmi les caractéristiques de ce frère aussi, c'est qu'il ne donne pas le hak aux sœurs. Une fois qu'il les a jetés, vous pouvez toujours courir pour avoir votre hak. Sauf celle qui arrive à se faire protéger par un homme qui va le menacer, etc. Mais encore une fois, on peut voir la clairvoyance de nos savants, de nos choyurs, et même Cheikh donc a plusieurs fois mis en garde contre le fait de faire le mariage. Uniquement Sharaï sans le mariage civil, et on voit ce que ça donne. Là, on n'arrête pas de parler avec lui, d'essayer de négocier, d'essayer de, d'avoir le hak des sœurs, mais on court un peu dans le vide. C'est-à-dire si on arrive à le convaincre ou autre. Et sinon, il y a nulle part on peut obtenir le hak Donc, il faut respecter, donc, les paroles des savants. Quand ils nous disent une chose, alhamdulillah, ils voient les choses beaucoup mieux que nous. Oui, ce peuple, vous soyez dans une détresse pour les sœurs, avec une volonté de se marier rapidement, peut-être qu'elle a divorcé avec des enfants, etc. Elle dit, voilà, well, je n'ai pas d'autre solution, ceci, cela. Mais euh, le Wata'a prouve que c'est une solution souvent temporaire et qu'au final, vous vous retrouvez avec un problème plus grand que celui dans lequel vous êtes actuellement. Chef. <coughs> non, juste pour dire que, moi, bon, Inch'Allah, je vais partir, si vous déterminez ce qu'a dit on dit qu'il y a des frères qui se font passer pour des sœurs sur Facebook pour entrer en contact avec des sœurs puis ils disent qu'il y a des frères qui vont se marier avant toute personne toute personne qui parle sur Facebook qui parle sur Facebook déjà c'est pas une personne fiable toute personne qui parle sur Facebook et qui a un compte Facebook et qui rentre et qui parle avec des gens à l'intérieur déjà il y a Il faut avoir des doutes sur elle et dire que faut pas faire trop confiance. Premièrement, deuxièmement, deuxièmement, déjà, voilà, déjà, quand je rentre, supposons que je sois une sœur, que je rentre sur Facebook et que il y a une personne qui se fasse appeler par exemple Om Om Mariam, par exemple Om Maryem. Ensuite, donc, je me dis c'est une sœur, je parle avec elle. Ensuite, quand je parle avec elle Il se trouve que c'est un frère. Voilà, je me suis appelé comme ça juste pour marier, c'est difficile, rare. Déjà, normalement, normalement, le fait que cette personne mente, du verbe mentir, et se fait passer pour une sœur, ensuite disent non, donc je suis un frère, déjà, normalement, là, ah, ah, déjà, là, le fait déjà de, de, de s'être, euh, déguisé comme ça, normalement, cette personne, je bloque mon contact avec elle, et je ne le parle plus, car déjà, déjà, déjà si par exemple, déjà cette personne a dit comme ça, c'est pour se marier. Donc pour se marier, tu peux mentir et dire je suis une sœur. Ça veut dire, il n'y a plus de halal, il n'y a plus de, de, de, chemin de halal qui peuvent te, te marier, jusqu'à ce que tu viennes mentir et dises je suis une, une sœur. Donc, toi, tu te permets le, le donc, le mensonge pour toi, c'est permis, le mensonge et le déguisement. Donc, comment accepter, subhanallah, l'adhim, de me marier avec quelqu'un comme ça? Donc, celle qui accepte de se marier avec quelqu'un qui se déguise comme ça, c'est que vraiment, pour moi, c'est une folle. C'est une folle, celle-là, c'est une folle. <coughs> ce que je voulais dire, ce que je voulais dire. Voilà. <coughs> <coughs> Ce que je voulais dire pour euh, la personne dont vous avez parlé tout à l'heure, euh, attendez, je cherche son nom pour Mohamed, c'est qui? Soumar ou là Soumar ou quelque chose comme ça. Il faut, euh, dans le prochain cours quand on commence le cours, shàllat ala sâm dîbîn lât il faut me rappeler, il faut me ramener davantage de, comment dirais-je, de d'indications sur lui, d'informations pour mettre en garde. Y euh, voilà de renseignement pour que ce soit une, une, une mise en garde qui soit qui soit vraiment et, forte et qui soit vraiment et, propagée sur internet et pour que tout le monde et, une, sache et ne tombe pas dans le piège de, de cette personne. D'un côté et de l'autre, de me ramener aussi, si c'est possible, les sœurs. De me ramener à les les Lorem. De me ramener donc aussi les pseudos des sœurs et, et qui qui font aussi ce jeu. Car il y a aussi des sœurs qui sont déguisées aussi avec homme je ne sais qui, homme Y, alors qu'elles sont là juste pour Yannick parler avec les frères et pour faire les fitna, etc. Celles-là aussi, il faut qu'on mette aussi en garde contre elles. Pour que Yannick, les frères aussi ne tombent pas dans leur piège. Moi, j'ai lu une fois même... Euh, <coughs> j'ai lu une fois même... Yanni, un dialogue entre deux sœurs, deux sœurs qui qui parlent au frère, qui qui leur disent alors comment tu vas, est-ce que tu veux te marier, est-ce que ça te, tu voudrais que je sois ta ton épouse. Tu veux moi je l'ai lu de mes propres yeux, et l'une de ces deux sœurs elle a m'a marié. Nam Ma'oudou Nam Nam Maudou Après elle te dit moi je faisais ça juste pour que là elles veulent que que le frère Yanni Tombe, tombe dans la fitna ils disent D'accord, j'accepterai Ensuite on lui dit non, justement tu es un pervers, tu es un pervers. On voulait juste te tester. Tu ne devais pas accepter, tu devais dire non, etc. Subhanallah l'adhim Subhanallah Adem. Asmoon Allah. Alors des sœurs pareilles, il faut aussi, il yani, y mettre en garde contre elles. Il faudrait aussi mettre en garde contre elles et dire aux gens Attention à telle et telle sœur, mais seulement il faut être sûr. Ce n'est pas comme ça, facilement dire euh, attention à telle sœur ou à tel frère, ce n'est pas une chose facile. Il faut être sûr et avoir yani, les, les preuves avec soi. <coughs> que Allah nous préserve, que Allah est loin de nous ce genre de frères et de sœurs. Que Allah subhanahu wa est loin de nous ce genre de, de, de diables, de diables qui sont déguisés, de diables déguisés en frères et en sœurs. là. En zoals we dit hier in de verset. Inna alladina fattenu al mu'minin al mu'minna summa al miyatubu. Falahum adabu jahannam, walahum adabu al-harik. Ceux, ceux qui ont été la fitna. Ceux qui sont des fitna pour les croyants et les croyantes. Et n'ont pas fait le repentir, Falahum adabu jahannam. Ils ont naam, le le, le, le adabu de jahannam. Le, le, le châtiment de jahannam qui les attend. Walahum adabu al-harik. Ils ont le... Le, le châtiment du feu qui les attend, les nam Moi avec Mania, je rentre euh, sur euh, un, un, un salon pour apprendre le din pour, pour euh, aimer Ta'ala pour savoir comment l'aimer, comment me rapprocher de lui, comment yani, éviter les fitna, comment éviter les péchés, comment <coughs> demain quand je meurs, pour qu'il soit ravi de moi, qu'il me fasse rentrer au paradis, qu'il m'éloigne du feu pour qu'il me donne ici yani, des des enfants, mashallah, pour qu'il me donne yani, une famille, mashallah, une famille de dîmes. Et toi, tu viens faire la fitma. Tu viens, yani, tu me trompes et je ne sais comment, et je me trouve maintenant en train de parler de de haram et de je ne sais quoi, et de de de haram sur haram, et peut-être de prendre un rendez-vous dans un studio, je ne sais quoi, alors que moi, je suis rentré avec l'idée d'apprendre ma religion. Et de me rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Alors, comment veux-tu que, qu'une personne pareille, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne le succès? Ça, c'est, ça, c'est un diable. Un diable qui est déguisé. Euh, comment dire Allah ta'ala? Shayatin le djinn ou l'ins. Les chayatines des êtres humains et, et des, des, des, des, des, diables. Donc, parmi les êtres humains, c'est plein de Shayatin. Aoudou Allah ta'ala nous préserve. <coughs> Inch'Allah, on se rencontre samedi. Ik wil je alweer zien, tout va bien. Subhanallah, ik wil je alweer zien. Ik wil je alweer zien. je te donne Ik wil je alweer zien. Ik wil je alweer zien. je alweer zien. Ik wil je je alweer zien. je alweer je alweer zien. Ik wil je alweer zien. Ik wil je alweer zien. Et Donc là, en IA, elles ont cru qu'elles avaient fait hijra. Pour l'une d'entre elles, elle s'est reconvertie récemment. Pour une autre d'entre elles, et récemment elle avait découvert la salafia. Donc dès qu'elle a entendu la hijra, en à peine quelques mois, elle est partie directement, en pensant que c'était un khed, et au final ça s'est terminé sur cette histoire. Donc Allah, Moustahane, faites très attention à ce frère en général. En général faites très attention, les rencontres ne se font pas par internet les rencontres, elles ne se font pas par un Khamet. Il faut passer par les voies les voies de nos, nos ancêtres, les voies de nos familles. Euh, que les, les gens prennent un frère qui est connu. Euh, un frère qui est connu dans le sens où Alhamdouillah, quand le Wali, d'ailleurs c'est pour ça que lui choisit de se reconvertir en général, les personnes qui n'ont pas de Wali, les prendre. Donc, euh, que le Wali se renseigne sur la personne. tel frère Et quand il va, dans son quartier ou autre, Les frères le connaissent, ils connaissent sa famille, ils connaissent de sorte qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Euh, si s'il si essaie de bouger la moindre chose, il y a son père, il y a son frère, il y a autre chose. Pas prendre des frères juste comme ça où ou, ou fait très attention, faites très attention. Et internet il n'y aura même pas de frères. On ne connaît pas, pour le moment moi personnellement, je n'ai pas encore entendu une histoire qui a débuté sur internet, et qui a continué des années et des années dans le etc. Donc soyez sur vos gardes, euh, ne laissez pas d'autre place à ce genre de frères. Car Allah nous guide et les guide. Allah nous ta'an. Et justement, il y a deux sœurs qui sont dans le besoin à cause de ce frère. Enfin, une qui est vraiment dans le besoin et une autre qu'on veut aider. Donc une des sœurs qui a été trompée par ce frère. Et donc elle a dû payer son billet pour faire la hijra et, et d'autres choses encore, au point où elle est endettée. Et elle a même des agios, là, qui commencent à monter à la banque, par rapport à, la, à son cas. Donc, c'est la sœur de Nantes. Et on essaye de l'aider en faisant une petite récolte. Et voilà le frère ami, donc, l'adresse, aziz-aziz-33700-hotmail.fr. aziz-33700-hotmail.fr donc pour, pour, pour, vous pouvez passer par ce, ce, pour, euh, via Paypal ou alors vous pouvez envoyer un mail pour demander d'autres moyens de paiement et la deuxième sœur, on essaye donc de faire un petit récord pour aider à payer son loyer et quelques petites affaires afin qu'elle ne retourne pas chez Kof car elle n'a pas envie de retourner chez Kof, elle aimerait bien rester ici donc on essaie de faire en sorte d'essayer de l'aider Inch'Allah Ta'ala pour tous ceux qui veulent participer et là. Auront la récompense de ça, Inch'Allah aussi, inchallah. Donc vous pouvez envoyer à la même adresse via PayPal ou demander un autre moyen de paiement, aziz-du-633700, Et il faut juste préciser si vous souhaitez aider la sœur qui a les dettes ou la sœur qui souhaite faire hija, Inch'Allah. Et naam, ce n'est pas des demandes de mariage. Donc là on fait un appel pour ceux qui veulent aider, Inch'Allah et non pas un appel pour le mariage. Non, parce qu'on a eu pratiquement que des demandes de mariage. De... Voilà. voilà, je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à ajouter, mais encore une fois, n'acceptez pas le mariage sans faire le harc. c'est madani. Notamment en Algérie, il correspond à abdshare, et en France aussi ça vous permet d'avoir un support Et on a pu voir donc les, toutes les conséquences néfastes que ça a pu avoir pour celles qui ont décidé de faire sans. Et je sais, je sais, je sais que c'est pas facile pour certaines. Certaines doivent élever des enfants seules, ou certaines ont des problèmes dans leur famille, etc. Et elles euh, n'ont pas trouvé d'autre solution que de se marier avec un frère comme ça, qui, qui dit, ah, on fait l'art de et après on va voir pour l'art civil, etc. Mais non, ça va être qu'une solution temporaire. pendant. Une petite période peut-être que vous allez trouver un khair, mais au final ça n'aboutira pas sur un khair. Donc il faut suivre la parole des savants et faire les choses comme elle doit être faite. Et puis Ibn Allah c'est ainsi que vous allez trouver le khair. Comme a dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit que la personne qui adore Allah, par ceux qui ont été légiférés par Allah et son prophète, Ibn Allah va trouver la... les lumières de la guider dans un avenir proche. Il faut vraiment passer par les voies d'Allah Azzawajal, du kitab de et du sunnah. Et les savants nous montrent quelle est la voie pour les affaires actuelles. Donc euh, Inch'Allah, c'est tout ce que je voulais dire. Barakullahu Et donc, encore une fois, faites attention à ce frère Mohamed Souma. Et, règle générale, faites attention donc, aux relations par internet. Il y a souvent la et qui, au final n'aboutissent à rien de concret. Faites très attention, il Il se peut que si vous vous préservez de cela, Allah Azza wa ouvre d'autres portes dans le frère. Et il se peut qu'au contraire, si vous ouvrez cette porte de la fitna et du shab, peut-être qu'Allah Azza wa va vous fermer une porte d'une relation ici. Et tu ne délaisses pas une chose pour Allah Azza wa Jal sans qu'Allah Azza wa ne te la remplace par une chose meilleure. Et donc, le prochain cours, Ta'ala, c'est pour samedi. Le nous dit J'ai entendu Chirk Firkus, Allah dire qu'il ne faut pas chercher qui écrit le acte du moment, à partir du moment qu'il y a demande, soit du wali ou du prétendant, et la réponse de l'un des deux. Alhamdulillah. C'est-à-dire, quand il y a les shourauds qui sont dedans, Alhamdulillah on ne regarde pas qui a fait ses aqf. Et puis, il n'y a le tout et d'avoir un support parce que l'eau nous Il ne faut pas croire que les chevelures c'est ce qu'ils veulent. Ils aimeraient bien que la parole suffise mais la situation le l'eau ce que vivent les gens et leur expérience du vécu a prouvé que c'est la solution. C'est pour ça qu'ils ont émis cette photo. Et qu'Allah a Facile de taverner aux frères et sœurs qui ne sont pas mariés, facilite le mariage avec des personnes pieuses. Barakallah fikum. Et donc le prochain cours, on a dit, euh, samedi, inshallah, si cher, ça euh, va toujours bien, ça va toujours mieux, inshallah, ta'ala. Samedi, entre, à partir de 21h à peu près, 20h45 à peu près, ce sera le 14e cours des 3 fondements, inshallah, barakallah fikum. Subhanakallahumma wa bihamdi. أشهد أن لا إله الا أمن أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته